Bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Campus Lille, vous écoutez Goodbye Kevin, l'émission 259. Comment vas-tu Pierrot Super, super, ça va très bien et toi Eh ben moi ça va, et moi c'est Léna. Toi c'est Léna Moi c'est Léna. Bonjour Léna. C'est Léna Gomez. Hein <rire> en, deux, en deux mots Non, c'est Léna. Léna. Super. Qu'est-ce que tu... Alors c'est aujourd'hui au programme, on va voir <rire> un morceau de hip-hop mais par euh, fait par une artiste multitâche du coup multi euh, multi-genre multi multi-genre ouais. multi euh, ah c'est marrant multi-genre c'est marrant <rire> euh, <rire> puis on ira sur du jazz dans la continuité de l'émission précédente dans la, notre émission 258 puis après ça va être un pêle-mêle de nouvelles pépites de label qu'on aime bien euh, à la fois bonco-dioses Bungujus, sacré bonne Tricord et Big Crown Records. Super. Et en fait, j'ai commencé à préparer Eh ben hey, une pépite de là, une pépite de là. OK, c'est des pépites partout. <rire> de chocolat. On va bien se régaler. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous nourrir de nos oreilles Ah bah, il y aura principalement que du rock décliné dans toutes ces sauces. Donc sauce full psyquet, full reverb, euh, genre euh, de Californie. Ensuite, il y aura sauce euh, Artie, euh, un peu militant du Rhode Island. Ensuite, euh, ah si, il y a un invité mystère, euh, prénommé Jean, on sait pas qui c'est. Moi, je sais pas. Euh, voilà je pourrais pas vous en dire plus euh, après et sinon donc on continue dans la déclinaison de rock on aura du sound -punk, punk un peu goth difficile à dire qui vient de Melbourne en Australie et puis direction Texas pour du rock showgaze un peu drone et un peu punk aussi cool voilà, voilà. et eh ben on va parler de mon artiste Multi-genre, multi multi C'est Brittany Davis, qui est une artiste aveugle de naissance, qui est née dans le Kansas City et qui possède une voix de diva. <rire> Yel a grandi avec sa grand-mère pendant que sa mère était en prison et à 12 ans, elle a perdu son père assassiné. Vie pas facile. Ouais. Tu as remarqué Yel, hein Donc le genre, non, elle est non-binaire, tout simplement. Parce euh, que genre bah, musicaux coup, elle, y elle, y elle. Y elle voilà <rire> J'ai dit elle Non j'ai dit elle on a Du coup on a connu quand même une meilleure entrée dans la vie Mais au final euh, bah, Ça a révélé chez elle un côté ultra sensible A la musique et au son Le fait euh, d'être aveugle euh, Et donc euh, Elle a trouvé sa voix et elle est accompagnée Par le guitariste de Pearl Jam Stone Gossard euh, Et elle a été accompagnée notamment dans la ville de Seattle C'est la ville de Pearl Jam Plutôt cool Et donc, elle, elle est au clavier, elle a la tête d'un groupe, et euh, bah, sa musique, c'est une fusion entre la soul et le hip-hop, et avec une tournure bien plus rock sur scène. Euh, elle, a sorti un, elle vient de sortir un EP chez Loose Groove Records qui s'appelle I, Choo I Choose to Live. <rire> et, euh, et ma foi, ce morceau, il est plutôt hip-hop, mais en ayant écouté d'autres morceaux de l'EP, on est plus sur de la soul, Mais celui-là il est vraiment très connoté hip hop Et j'avoue que c'est un de mes coups de coeur du moment Donc on écoute tout de suite Brittany Davis Et le morceau I Choose To Live uh, Never thought I'd be alive in a time like this country that I come to know and love is gonna miss Can't seem to figure out the equation, the separation They be godless with persuasion, the poison maker. Little man became a hustler just to get the bacon. He's super bright, but no father in sight, his soul is naked. Taught to survive, mama provides, but our heart is breaking. But things done to that black queen will leave spirit shaking. War on the rise, we've forgotten how to win it. Tins in my sister's eyes, racism is so systemic. Begging mercy from God as we traverse this pandemic. Them rosy Gucci glasses got all of our eyes tinted. To all the front line workers who witnessed it all, To the families who suffered loss and had no one to call I urge you not to quit because this is the time to stand So if you with me, lift your hands I choose to live everybody's going through we've been sacrificing doing things we thought we never do working from home wearing masks doing online school shout out the class of 2020 i'm so proud of you my whole heart goes out to countries who suffer harder i send up all of my prayers for your sons and your daughters to my asian brothers and sisters i extend my heart because i refuse to let the past keep us torn apart god damn what more does it take now for mankind to see the world isn't breakdown we may be a But we in a desperate state now I'm so sick from eating lies My food won't stay down We just gotta pray now Cause the politicians wanna play now Look at your neighbor and say We gotta do better The only way to conquer Is to fight this shit together Numbers ain't never lie They can't hold us back forever I choose Brittany Davies, c'est le morceau « I choose to live » pour euh, ouvrir cette émission 259 de Goodbye Kevin. C'était un très chouette morceau, j'ai beaucoup aimé. On enchaîne avec Joujou. Alors Joujou, c'est double G, double U, Joujou. Euh, à, la base, a, à la base de Joujou, il y a Phil Piron, qui est un musicien basé à Los Angeles. Et puis, il y a euh, tout un ensemble d'artistes qui gravitent autour de... le bah autour et qui participe au projet ou bien au concert à tour de rôle. Euh, c'est du rock psyché à base de grosses réverb, de loop, de rythme un peu hypnotisant. Euh bah, en gros un petit peu toute la recette pour euh, pour le rock psyché et ils eux, ils avaient sorti un premier album en 2018 et là depuis euh, la fin 2022, ils égraine un peu euh, des petits singles de si de là. Donc euh, qu'ils auto-produisent, du coup, euh, on va en écouter deux. Le premier s'appelle Nowhere et le deuxième s'appelle All the Time. Et c'est Joujou, tout de suite. des joujou avec les morceaux Nowhere et All the Time. La semaine pro... la semaine dernière, je vous avais euh, la dernière mission 258, vous avez parlé d'un groupe EBS, un groupe de jazz. Et ben je reviens avec son side project qui s'appelle Bloto. On reste sur un compo de jazz de Pologne, de Varsovie pour être exact, et ils ont sorti un super projet qui s'appelle quoi le, le nom de l'album Kawaito Stan chez euh, toujours chez Astigmatic Records. Et euh, c'est un groupe qu'on peut rapprocher de Youssef Kamal ou Alphamis ou encore Bad Bad Not Goods. Donc on reste sur du très très quali qualitatif et on va écouter le morceau Mleds de Blotto. C'était Blotto avec le morceau Mleds, avec leur mélange de jazz et de musique électronique. Alors, on enchaîne avec Baby Baby Explore. Euh, c'est euh, un duo de BFF, euh, qui s'est transformé en trio d'ailleurs, basé à Providence, dans le Rhode Island. Et c'est plutôt un projet art-rock, un peu militant. En gros, euh, ça dénonce le, la misogynie, l'agisme, le fait aussi que l'industrie musicale laisse peu de place aux artistes locaux, etc., etc., Euh, à la base ils sont partis de rien en achetant des, des instruments et des pédales à effet au rabais et euh, ils ont commencé à enregistrer des démos sans essayer trop régler leurs instruments sans essayer de trop de les accorder, ça a donné un son, ça leur a plu et euh, du coup elles ont continué euh, sur cette lignée là et c'est ce qui fait un peu leur petite euh, patte, leur petite signature Nous, on va écouter deux extraits de leur deuxième album qui est sorti en mars, qui s'appelle Food Near Me, Weather Tomorrow, et c'est sorti sur le label No Gold. Le premier morceau s'appelle Twiddle, le deuxième s'appelle Pents, et vous allez voir, c'est bien expérimental. avec et On va partir sur un style complètement différent avec Nusantara Beat, euh, qui est la nouvelle pépite de Bongo, Bongo Jury records Pour le moment, il n'y a que des singles qui sont sortis. C'est un sextet qui est implanté à Amsterdam et qui rassemble des membres de Jungle By Night, Pomme, The mister Ones ou encore Altingoon. Euh, et ils puissent leur, euh, leur inspiration dans le répertoire traditionnel indonésien. Et donc bah, dans le sillage de Altin justement, ils mettent au goût du jour la scène pop rock turque. Non, ça c'était Altin Gün qui faisait ça, qui mettait au goût du jour la pop le, le pop rock turc des années 70 euh... avec le psychédélisme et ben ils font la même chose ou là ils se plongent dans les, les standards balinais et ils rajoutent une bosse dose de psychédélique. Donc ma foi c'est assez chouette, moi c'est un autre de mes coups de cœur de cette de cette semaine et Nusa Tenggara ça signifie archipel en indonésien. Et donc bah les, les morceaux, ils mettent des liens entre bah, la, la percussion du gamelan, du guitar surf ou signe de basse bien funky et tout ça euh, euh porté avec la, la voix de la chanteuse Megan de Clerc. Donc c'est la voix elle est très importante, ça me fait penser aussi à à Michel Afer, on entend un ah peu oui. en fond euh, pour la voix. Donc euh, on va écouter deux morceaux, Junger et euh Garing de euh Nous Santara Beat. Santara avec euh, deux morceaux Junger euh, et Bo Dong Garing bah, Très très chouette et ça m'a fait penser aux trois sœurs euh, qu'on a déjà présenté dans l'émission euh. ouais, Où il y a une réédition de leur album euh, ouais. euh, il y a peu voilà On ne se souvient plus du nom du groupe Je crois que c'est Yassante, Bessadoura un truc comme ça, mais on n'est pas sûr oh, Ça reste précis pour de l'imprécision Oui mais je pense que c'est pas ça du tout Euh... On enchaîne avec notre invité mystère Pyro. Euh invité, invité mystère qui s'appelle Jean Choueby et à part ça, j'ai zéro info mais quand je te dis zéro info, genre il a pas de bande compte, j'ai pas de d'infos sur Discogs non plus, il euh, y a pas d'album, il y a pas de label, il y a rien du tout, il y a juste deux singles qui sont sortis en avril et c'est tout. Du coup, je viens à me demander si c'est pas euh, tu vois une musique qui a été faite pour un, un film Eclia. ou Eclia. Euh... Hein Avec Clear avec l'IA L'IA, l'intelligence artificielle, Ah, peut-être. Je sais pas. Ou un truc, tu vois, pour un film ou une série ou je sais pas quoi. Regarde, j'ai trouvé. Franchement, j'ai cherché un. Le morceau est bien Le morceau est cool. Du coup, l'IA ça doit te faire un morceau cool. Et euh, voilà. Et euh, faire un morceau moins cool. C'est deux singles. Ah. <rire> donc là, je vais vous passer celui pendant les deux sont bien, mais celui-ci je le préfère. Il s'appelle Facing Reality et euh, donc euh, notre invité mystère s'appelle Jean, Jean Choubibi. Je ne peux même pas vous dire si c'est un ami francophone ou pas. J'en sais rien. Voilà, facing reality. On lui demande sa carte vitale en MP. <rire> Jean Chouebbi avec le morceau Facing réalité et en fait plus j'y pense plus je me dis ça se trouve je viens de vous passer le la, le, le, la musique de la pub de la dernière Renault ou, comme ça ou, <rire> ou je sais pas parce que je me dis mais ça se trouve en fait c'est vraiment un truc débile je sais même pas comment ça s'est retrouvé dans ma dans mes morceaux à écouter je pense que c'est euh, à force à force ils m'ont proposé des titres et puis voilà mais Ça t'a plu en tout cas Bah je trouvais ça pas pas trop mal avec la petite ligne de basse et tout voilà Je suis du bah tiens je vais le passer, ça fait un petit interview sympa Vous aussi, passez à l'électrique C'est pour la dernière cafetière Brita ou je sais pas quoi Sentez-vous léger, j'en sais rien Bref Mettez de la chicorée Bah vous nous direz Ouais bah oui ça se trouve ils feront à la honte Bah ouais mais ça veut dire qu'on n'a pas d'a priori Eh oui exactement comme avec le Sextile. C'est ton Sextile. Et eh oui, Sextile. Qu'est-ce que c'est c'est le nom du prochain groupe que je vous passe qui s'appelle Sextile. Ils sont nommés d'après un terme astrologique qui désigne l'union harmonieuse de deux éléments contradictoires. Pop pop pop. Et eh ouais, c'est ouf. Euh et donc eux, ils sont basés à Los Angeles et euh, c'est avant tout un duo mené par Bradikin et Melissa Caduto. Donc le premier Bradik Eh bien, lui, il est au micro et il vient des musiques électroniques, tendance breakbeat, hardcore et rêve anglaise des années 90. Et Melissa Mélissa, elle, elle est principalement la guitare et c'est une ex-disquaire, encyclop encyclopédie vivante du punk, du post-punk et du gothique des années 80. Ouh. Tout ça, hop là, on mélange, tu, tu, tu, tu, tu, je mélange, je mélange, je mélange. Ça crée un rock électronique noir, dansant et sans concession. Et, et, et, et leur dernier album comme je l'ai dit en introduction il est sorti chez Sacré Bones Records euh, donc on va écouter deux morceaux Crisis qui était issu d'un album sorti en 2017 euh, qui s'appelle Albeit Living qui est bien énervé et on va écouter un des singles de l'album en question qui est sorti chez Sacré Bones Records qui s'appelle Push cet album, et le morceau c'est Krasimel donc en premier crisis ensuite Krasimel et ensuite si ça vous a plu vous irez le voir en concert le samedi 9 décembre, allez en F. Voilà Sextile Style, avec ce morceau euh, plutôt qui va vers le prodigy tout ça et le premier morceau qui était plus punk post punk en tout cas je trouve que c'est un groupe intéressant euh, il y a quelques années peut-être que je me serais pas arrêté mais en tout cas je trouve qu'il me fait ressentir quelque chose et je trouve que c'est ça dans la musique où tu te dis bah ah, il se passe un truc c'est intéressant ça donne envie d'écouter et carrément et euh, c'est un peu ce qui se passe aussi avec le groupe que je vais vous passer euh... Donc, il s'appelle les Queen Syrine. En fait, c'est un collectif qui vient du d'Austin du Texas et qui s'est formé autour enfin euh, pendant la, la pandémie en fait et à l'initiative de Sarah Ronan qui est une musicienne. Euh, alors on est sur un rock euh, qui puise pas mal d'inspiration euh, dans le punk, dans le shoegaze bien sûr, enfin dans le punk bien sûr, pas, dans le shoegaze mais aussi dans le drone et moi il y a des moments ça m'a fait penser au Casabian, si tu te rappelle. Ah oui oui oui il y avait un côté que moi j'ai mis beaucoup euh, en fait... Il euh... y avait un côté très 90's je trouvais, ouais. à la fois dans la voix et la, je sais pas l'apercu... Euh, ouais bah voilà, et c'est pour ça que moi ça, ça, ça m'y a fait penser, alors pas dans... On n'est pas du tout sur euh, du beat euh, du enfin voilà on n'est pas euh, là-dessus. Mais on est dans autre chose, mais c'est pareil, c'est un de mes petits coups de cœur. L'album est sorti il y, a... il y a deux ou trois semaines, fin octobre. Euh, c'est un album éponyme donc qui s'appelle Queen Serene, c'est sorti sur leur label. Qui s'appelle Serenity Now Inc et euh, on va écouter deux extraits euh, de cet album moi j'en ai écouté qu'une poignée pour l'instant j'ai pas tout tout écouté euh, je me réserve ce petit plaisir pour après <rire> en tout cas le premier morceau s'appelle Isengard comme dans euh, la trilogie du seigneur des anneaux ouais ouais, ouais. et <rire> le deuxième morceau s'appelle Double Life Double Life du coup c'est Queen Serine j'aime bien C'était les Queen Serene avec les morceaux Isangard et Double Life. Je pense que il est l'heure de se quitter, Pierrot, si je ne me trompe. Non, tout à fait, tout à fait. C'est la fin de cette émission 259. Vous êtes bien sur Radio Campus Lille. Et euh, on enchaîne avec le festin nu juste après. Exactement, vous allez passer un très bon moment avec le festin nu. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour la 260. Hein. Au revoir, bonne semaine à vous, bon week -end.